Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Et oui, Label Rock sur le 894, comme tous les dimanches, électriquement très satisfaisant. D'ailleurs, plus électrique que le temps, hein, puisque le temps, on nous avait prévu des orages, et ben, on a eu quelques orages et de la pluie, un temps de chien. En tout cas, on va rester j u s e q u ensemble jusqu'à 20h sur le 894. C'est votre décrochage local. Avec encore une fois une émission bien, bien, bien remplie ce soir, puisqu'on aura beaucoup d'invités. On va parler évidemment des Martis du Grand Marais. Ça recommence dans deux jours. Et pour ça, beaucoup d'invités. On aura aussi de la, la musique, hein, avec le groupe Les Arcandiers qui vont nous rendre visite. D'ailleurs, ils sont arrivés dans le studio. Ça roule des c l o p e s à l'entrée. Je vous explique pas. La belle Laure qui vient d'arriver d'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Salut Laure, bonjour tout le monde, Cyril. Enfin bref, tout ça dans quelques minutes. Le temps d'écouter tout de même quelques nouveautés. Tiens, une nouveauté qu'on vous a présentée la semaine dernière tout premier single pour un groupe écossais basé à Glasgow. Qui s'appelle Paper Planes. C'est une nouveauté sur le label Lucky Number 6. Et vous allez voir qu'ils ont grandi. Ils ont mis du Pixies dans le v i b r o n puisque ça sonne carrément comme les Pixies. Voilà, Paper Planes, ça s'appelle Restless. C'est parti pour deux heures de son, pas comme les autres. Tous les dimanches de 18h à 20h sur le 894 Virgin Radio One, tout nouveau single d'un groupe écossais, enfin trois écossais et un américain pour être précis. Il s'appelle Paper Plains, c'est un single, un single de titre. Face B qu'on vient de s'écouter qui s'appelle Restless. Il faudra attendre le 12 octobre pour pouvoir se procurer cet excellent premier single sur un label écossais qu'on aime bien. Qui s'appelle Lucky Number 6. On est ensemble sur le 894 jusqu'à 20h. C'est la journée européenne du patrimoine aujourd'hui. On parlera d'un beau patrimoine local, surtout dans le paysage musical, puisque c'est une émission spéciale mardi du Grand Marais aujourd'hui. Le retour des mardis pour le 10e anniversaire, ça sera à partir de bah, ce mardi, hein, mardi 22 septembre. Juste le temps de se caler tout de même quelques nouveautés. La prochaine, on va partir de l'Écosse, on va aller du côté des États-Unis. Retrouver 6 américains qui sont signés sur le label Sup Pop qui font du folk rock. 4 albums de sortie depuis le début de leur carrière, il y a de ça à peu près une petite dizaine d'années, on va dire. Le groupe s'appelle Blitzen Trapper. On les a découverts notamment l'an dernier avec un album sur lequel on avait craqué. Ils sont de retour avec un maxi 7 titres intitulé Black River Killer. 7 titres pour une durée de 18 minutes,、hein. donc qualité au rendez-vous, mais pas forcément quantité. Et je dois dire que du coup, bah, on reste un petit peu sur sa fin et on se dit vivement le prochain album. En tout cas, il s'appelle Blitz Trapper. Et bien, on s'écoute le titre phare hein, de ce EP qui s'appelle Black River Killer. Je vous rappelle, c'est distribué en France par Piace. <musique> Me on a whim and threw me deep in jail with no bail, sitting silent on a rusted pail. Just gazing at the marks on the opposite wall, remembering the music of my lover's call.、Yeah. So, you make no mistake, I know just what it takes to pull a man's soul back from heaven's gates. I've been wandering in the dark about as long a s d thin. But they say it's never too late to start again. Oh, when? Oh, when? Will the spirit come and call him from the soul to send? Oh, when? Oh, when? Will the keys to the kingdom be mine again? It was dark as the g r a v e it was. The warden with his key came to set me free. They gave me five dollars and a secondhand suit, a pistol and a hat, and a worn out blue. So I took the bus down to the Rio Grande and I shot a man down on the edge of town. Then I stole me a horse and I rode it around till the sheriff pulled me in and he set me down. He said, You make no mistake, I know j u s t what it takes to pull a man so back from heaven's gates. I've been w a n d e r i n g in. Sin, but the s a v t s Son、de la Bell Rock sur le 89.4, comme chaque dimanche de 18h à 20h en début tranquille hein, ce soir avec les 6 américains Blitzen Trapper, donc Black River Killer, c'est le nom de ce maxi 7 titres. Je vous rappelle que c'est disponible chez p i a s e sur un label américain qui s'appelle Sub Pop. Et puis, à l'instant, un album sur lequel on a traîné à vous présenter dans ce programme. Et on le regrette bien d'ailleurs puisque ce groupe sera sûrement l'une des plus belles révélations de l'année. 2009, un groupe qui s'appelle Starboard Silent Side et qui vient de sortir son premier album sur un label, jeune label français en plus, hein, qui s'appelle YY. Premier album donc qui s'appelle Because of Friendship Was m e a n t to Sail. Un premier album vraiment d'une beauté fracassante, n'ayons pas peur des, des mots. Avec、euh, des compositions le plus souvent acoustiques qui flirte、euh, bon avec la country, le folk et le rock. C'est toujours, toujours très délicat et tout le temps. Élégant. Quelques informations sur ce groupe. Donc,、euh, au commencement, en fait, c'était un duo hein, qui était formé à Amsterdam par un guitariste et un chanteur suédois qui s'appelle Bij. Il était ami avec un, un guitariste français. Les deux s'installent rapidement à Paris et sont rejoints par Thibaut à la batterie, Nico à la basse, puis par un violoniste belge. Voilà, Benny. Donc, c'est un groupe vraiment européen, les Starboard Silent Side. Et ils sont désormais. 5, on vous rappelle que l'album est disponible sur le label YY, il est distribué nationalement par discographe et ce depuis la fin août. Et on attend vraiment avec impatience de les voir en live dans la région, car pour l'instant ils n'ont malheureusement que des dates du côté de la région parisienne. Voilà,、euh, bah tiens, par contre, un groupe qui sera bien présent chez nous et ça très prochainement, puisque je vous parle de ce vendredi, vendredi 25 septembre, un groupe culte de rock'n'roll que j'adore qui vient de. Nouvelle-Zélande qui s'appelle les Datsuns. Et oui, les Datsuns en grosse tournée européenne en ce moment et ils s'arrêteront ce vendredi à la coopérative de mai. e t bien, on fait une double dose, tiens, des Datsuns, pourquoi pas dans la b e l l Rock. Les Datsuns, yeah, yeah, just another mistake. Vendredi à la copée o de mai. démarrage Tranquille dans la Bell Rock, mais il était temps de remettre les choses à point comme ça. Voilà、euh, double dose donc signé e par les néo-zélandais de Datsuns qui sont en grosse、euh, tournée européenne en ce moment. Ils s'arrêteront à la coopérative de mai vendredi pour la promo de leur dernier album qui s'appelle Head Stones. Deux extraits justement de cet excellent album le premier, Yeah, yeah, just another mistake, et puis à l'instant, human error. Voilà, ça risque de sentir bon la, la bière Et le pogo du côté de la coopérative de mai ce vendredi à partir de 20h30. Surtout que les Datsun ne seront pas tout seuls, ils seront accompagnés en première partie d'un groupe de Clermont-Ferrand qu'on aime bien qui s'appelle The Elderberries. b e r r i e s It Doesn't Really Matter, groupe de rock français créé en 2002 du côté de Clermont-Ferrand, composé de trois anglais, puisqu'on retrouve le chanteur Chris, le guitariste Tom et le bassiste Jamie, et on retrouve aussi un Canadien, hein, le guitariste Ryan, et on retrouve quand même un, un français, hein, un auvergnien qui s'appelle Ian. Voilà, premier album sorti en 2007, et cette année sorti du deuxième album qui s'appelle Ignorance and Bliss. C'était justement De cet album qui est extrait, ce single It Doesn't Really Matter. Voilà, on vous le rappelle donc en concert, Elderberries plus les Datsuns, ce vendredi 25 septembre à la coopérative de mai. C'est dans le cadre des soirées Garage Club et ça risque d'être assez musclé. Voilà, tiens, on va rester du côté de Clermont-Ferrand dans la Belle Rock, moins rock mais beaucoup plus jeune. Une autre grosse découverte de la rentrée. Puisque je vais vous parler d'un jeune artiste qui s'appelle Zach Loft. Premier album, il a seulement 15 ans. Seulement 15 ans pour ce jeune Clermontois et déjà la sortie d'un premier album qu'il a entièrement écrit et composé. L'album s'appelle The Last Memories of My Whole House. C'est disponible sur v a g r a m depuis la fin août. Et si vous aimez ce son qu'on va vous passer de Zach Loft, Et bien vous aurez. La possibilité d'applaudir ce jeune prodige de 15 ans. Ça sera le 4 octobre, toujours du côté de la coopérative de Mai. Et si vous le ratez du côté de Mai, vous pourrez aller l'applaudir en première partie de Dionysos, puisqu'il sera en concert le 17 octobre au Centre culturel Valérie-Larbeau. Du côté de Vichy. Voilà, jeune artiste, tout jeune artiste, Zach Loft, donc seulement 15 ans. Un extrait de cet album, The Last Memories of My Whole House, que je vous recommande. Il est sensationnel cet album. Ça s'appelle e a c HD. a y I fight t o not be sick, and I'd like to return in the past j u s t for two minutes at my last baby birthday cake. Each day of my childhood, I hope that at the end I will be p r o u d Each day of my trouble, I hope that it will be fun. And I can't I Future, but maybe I g u e s said, one c or t w i c e Yo, Rohan, la belle rock, tous les dimanches de 18h à 20h, la part belle aux jeunes artistes talentueux. Et celui-ci est très jeune, il vient de Clermont-Ferrand. Il y a quelques semaines, il est d'ailleurs rentré en classe de première, c'est pour vous dire. S'il est tout jeune, Zach Laft, seulement 15 ans. L'album s'appelle The Last Memories of My Whole House. Et c'est disponible chez v a g r a m Je vous rappelle, en concert le 4 octobre prochain, du côté de Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. Et si vous ratez ce concert, il sera le 17 octobre au Centre Culturel Valérie-Larbeau. En première partie de Dionysos du côté de Vichy. Je vous rappelle aussi que ce soir, c'est une émission spéciale Mardi du Grand Marais. C'est la grande reprise. Rentrée des classes ce mardi 22 septembre à partir de 20h30. On va d'ailleurs recevoir Laure et Cyril d u s a l v i service, service, pardon, oula, j arrive pas. Service culturel de Riorge dans quelques minutes, ainsi que deux membres du groupe Les Arcandiers qui auront le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette nouvelle saison. Et dans quelques minutes, on va recevoir le monsieur qui a lancé les mardis du grand marais. Je v e u x bien sûr parler de Franck Rosier. Juste le temps de s'écouter un petit morceau de Soul. On reçoit beaucoup de, de choses d'un très bon label espagnol qui s'appelle Vampy Soul. Une compilation reçue la semaine dernière qui s'appelle Soul Sensational Number 2.、Euh, 32 titres en tout de funk et de soul de groupe espagnol enregistrés entre 1965 et 1972. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes obscurs espagnols qui sans doute vont ravir tous ceux qui aiment la soul. Voilà, un extrait tout de suite avec un groupe qui s'appelle Jay's Soul, un titre qui s'appelle s i n t o n i a and Soul, et juste après, Franck Rosier qui me r j o i n t à l'antenne de la b e l Rock. Mais avant, on va groover un petit peu, un petit peu de funk dans ce programme, ça fera pas de mal. C'est parti. Now, ladies and gentlemen, we play for you, Soul s i n t o n y Espagnol Vampy Soul, une excellente compilation Sensational Soul Volume 2, avec un extrait, 32 titres en tout hein, sur cet、euh, excellent album j a z z Soul, voilà de 1969, s i n t o n i a and Soul. Si vous aimez ce genre de musique, vous pouvez y aller、euh, tranquillement, ça vous fera、euh, groover à fond! Euh, on va grouper aussi ce mardi, donc début des Mardis du Grand Marais、euh, ce mardi. On va recevoir dans quelques instants Cyril et Laure du service culturel ainsi que deux membres du groupe Les Arcandiers. En attendant, on a décidé de, de revenir un petit peu en arrière. On va se replonger en 1999 puisque c'est la date de départ officielle des Mardis du Grand Marais. Et on reçoit dans les studios de Virgin Radio One ce soir l'instigateur du projet Mardi du Grand Marais en la personne de Franck Rosier. b e l l Rock électriquement. Très satisfaisant. J'ai le plaisir dans cette émission de recevoir,、euh, on va dire, un des instigateurs des Mardis du Grand Marais en la personne de Franck Rosier. Franck,、euh, bonjour. Déjà, c'est un immense plaisir de te recevoir parce qu'on a beaucoup, beaucoup écouté de, de ce fameux Franck Rosier que je ne connaissais pas, donc ça me fait plaisir de, de t'avoir. J'en écoute jamais parler, moi.、Bon. C'est vrai Bon, est-ce que tu as écouté parler de moi quand même Non, même pas, si. Si, si, je t'ai、bon. rencontré une seule fois. Bon, ça marche. Au Grand Marais, d'ailleurs. Au、hein. Grand Marais, oui. Bon, allez, on va repartir en, en arrière. On va revenir en 1999, donc, pour les débuts. Début des u d grands marais, d'où est venue justement l'idée de créer、euh, ces, ces fameux mardis du grand marais? À、ah, les mardis du grand marais, Tiens, tu me replonges dans u des souvenirs en、euh... même temps. Ça fait que 10 ans, Franck. Hein. attention, hein. oui, mais c'est déjà 10 ans. Ah oui, c'est déjà 10 ans. Et ben, les mardis du grand marais, c'est parti、euh, d'un constat, un constat,、euh, je dirais、euh, pas dramatique, mais、euh, de se rendre compte q u il y avait pour la jeunesse. Aucun concert, spectacle vraiment à voir. Avec une fréquence régulière des... peut-être Oui, fréquence régulière. Il、bon, y avait des fois quelques festivals qui pointaient par-ci par-là. Mais une programmation programmée par un service culturel pour la jeunesse, ça, j'en ai pas vu beaucoup. Sur l o u e n n a Donc, premier constat, première volonté, envie de, de faire bouger les choses finalement Oui, a s de faire bouger les choses pour les jeunes. Et vraiment une, une programmation pour les jeunes, ça veut dire du rock, peut-être du, du rap par la suite.、Euh... Alors, on reviendra dans la programmation musicale des, des, du début des mardis du Grand Marais un petit peu plus tard dans, dans cette interview. Déjà, une question stupide, mais pourquoi les mardis et pourquoi la salle du Grand Marais Déjà, pour la salle、euh, sur Yorges, une salle qui pouvait. Accueillir du monde, j'en connais pas beaucoup. Et、euh, concernant les mardis, d'un point de vue euh, planning, euh, le samedi, le dimanche et le vendredi soir, c'était très pris par les associations, par le monde associatif. Donc on pouvait pas, on pouvait pas faire de programmation,、euh, je dirais, permanente et constante euh, sur, euh, à la salle du Grand Marais.、Quoi. Autre chose, on en parlait hors antenne juste avant cette, cette interview, le fameux a n n e aussi,、hein. le logo des grands、ah. marais. Ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui est là depuis le début. Oui, oui, oui. oui. Le petit a n n e c'est、euh, un collègue, euh, donc euh, on peut le nommer. Tous les collègues doivent le connaître, il s'appelle Alain Monpertuis, donc j'ai travaillé longtemps avec lui, et je l'appelais Mazette. Mazette, sur le dictionnaire, si vous regardez, ça s'appelle Petit Cheval Rétif. Et je trouvais que ça sonnait bien pour、euh, annoncer une programmation、euh, au mardi du Grand Marais dans l'attitude、euh, rock.、Euh, voilà. Les mardis du Grand Marais, donc, c'est parti. Hein, on est en 1999. Ça, ça a commencé quand exactement Rentrée, hiver Oui, oui, on a fait、euh, la rentrée, quoi. Est-ce qu'au niveau de la fréquence, c'était chaque mardi C'était une fois par un, mois Un mardi sur deux, oui. Et est-ce qu'il y avait vraiment une, une stratégie au niveau de la, de la programmation musicale Pas forcément. La stratégie, oui, peut-être qu'il y avait une stratégie, à savoir que、euh, ce qui est intéressant pour une.、Euh, Une municipalité,、euh, c'est de créer et de développer une programmation culturelle qui soit une programmation culturelle régionale. Donc, on était entre 70 et 80% de, de groupes qui venaient de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, est-ce que tu peux te souvenir la, la toute première、ah, session、oui. des mardis du Grand Marais Oui, c'est les branches meubleuses. t c e、ouais. qu'il y avait une, une tension en fait, Est-ce qu'il y avait une pression qu'il faut que ça marche Ou、euh, il y avait combien de personnes qui sont arrivées ce soir-là À peu près. Je dirais une centaine de personnes. Pour un mardi,、euh, c'est pas mal. C'était、euh, de bon augure. À partir de ce moment-là, les gens qui étaient dans la salle se sont dit ouais, ouais, ça peut le faire. Peut le faire. Au, au, au point de vue aussi de, de, de, de la ville de Riorge, s des élus, il y a eu du soutien tout de suite ou... Oui, j'avais un soutien、euh, auprès de, de l'élu、euh, de la culture, de Bernard Papouzopoulos. Indéfectible.、Euh, il m'a laissé carte blanche pour,、euh, pour toute la programmation.、Euh, et là, vraiment,、euh, je le remercie. Est-ce qu'il y avait、euh, une tendance à essayer de suivre les modes, les courants musicaux qui marchaient non, À p a r ce moment-là, non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. On, on, on va revenir sur cette programmation musicale à vocation、euh, essentiellement régionale. Est-ce qu'il y a eu des, des, des, des, des coups d'éclat ou alors des, des, des coups de cœur, des, des groupes régionaux qui ont ensuite explosé Qui ont explosé, euh, oui. Il、euh, y a eu.、Euh, 3DK, mon Mickey euh, 3D, euh, vous connaissez tous,、euh, euh, ben, on l'avait programmé, et effectivement,、euh, ce qui est dommage, c'est qu'il est pas venu, parce que il a été obligé d'annuler, parce que là, ils ont splitté、euh, le, le groupe.、Euh, ben, sinon, ben, il y a Axel et Sophie, quoi, e s Petite s Nacelle, s、euh, qui était, e、euh, n je savais, la première fois que je les ai vus, je savais qu'ils iraient loin, quoi. <rire> Donc, deux, deux ans de, de, de programmation au mardi du Grand Marais.、Euh, je vais te demander de te de rafraîchir encore une fois la mémoire. Si tu devais ga garder quoi, un top ou alors un, ton concert préféré. Allez, fais-nous rêver un petit peu. Moi, je suis un inconditionnel et encore aujourd'hui, hélas, ils ont spité. Mais bon,、euh, je sais qu'il a refait un groupe, Les Branques. Les Branques, ok. Ouais, ouais, ouais. Quand ils te font une, une version、euh, rock'n'roll de Mexico, b a h là. Là, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, alors ça c'est moins rigolo, est-ce qu'il y a eu des, des, des regrets pendant les, les deux ans, des groupes peut-être que tu voulais inviter, que ça ne s'est pas fait, ou alors des, des soirées qui ont moins bien marché, des plantages Est-ce que c'est arrivé ça Ah oui. Ah oui, mais là c'est、ouais, C'est vraiment les, le risque. On cherche partout ce qui fait que ça ne marche pas. Quoi. Pourtant, quand on connaît l'affiche, moi je me rappelle musique traditionnelle.、Euh, Jean-Luc Payon, aussi grand souvenir, avec、euh, Jérémy Mignotte, deux groupes exceptionnels、euh, de, la région, euh, de la région lyonnaise,、euh, Rhône-Alpes. Et、euh, vraiment un concert、euh, extraordinaire, grand, quoi, grand concert. Et、euh, 50 personnes, quoi. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, quoi. Hein,、euh... on, on, on te propose, Franck, de, de revenir 10 ans en arrière, tu, tu resignes et tu retournes, quoi, tu fais la même chose Pour, pour ça, oui.、Ouais, pour du développement,、euh, je dirais,、euh, rock et pour la jeunesse, oui. oui, oui, oui,、ouais. ton, ton constat actuel pour la, la jeunesse hein, sur l'agglomération rouanaise, est-ce que tu penses que ça fait,、euh, finalement, après dix ans de recul, est-ce que ça fait bouger les choses bah, Satisfait au cœur de Riorge et des、euh, mardis du Grand Marais,、euh, oui. Et Quand on voit le travail qui est fait actuellement. Et puis bon, moi, je suis parti,、euh, j'étais tout seul. J'étais à la caisse, e、euh, u fallait faire,、euh, régisseur général et être à la caisse en même temps. Ouais, je l'ai fait、euh, c'était que du bonheur, quoi.、Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est. Ouais, je sais ce que c'est, ouais. Je sais、hein、ce que c'est. Donc, t'es en, t'es en, t'es en, en autarcie,、euh, complète et puis t'es avec le public, t'es avec, u、euh, tu rencontres des musiciens, des gens extraordinaires, il、euh, y en a qui se la jouent, il y en a qui,、euh, qui se la jouent pas, qui sont des très, très, très bons musiciens, ce qu'on appelle des artistes et qui,、euh, C'est un pur bonheur. Quoi. Écoute, Franck, en tout cas, ce qui est un grand bonheur, c'est que tu nous aies rendu、euh, visite dans ce studio、euh, ce soir.、Ah、c'est très b l e Et、incroyable. on espère、euh, bah, te, te revoir、euh, très prochainement, hein, Ou avoir、ouais. tes nouvelles. Oui, j'aimerais bien retourner de temps en temps, mais ça fait loin quand même. Hein, j h a b i t e pas ici.、Oui, euh... peut-être sur Lyon faire d'autres choses, je ne sais pas. Oui,、ouais, ouais, ouais, ouais, je, je m'occupe d'un festival avec.、Euh... Avec des copains aussi.、Euh, c'est le moment de faire la promo, vas-y, Franck. C'est les le mardi, u、ouais. <rire> C'est les fils de Georges. Donc、euh, voilà, c'est un univers、euh, qui est axé plus sur la chanson française actuelle. Et c'est basé donc、euh, en région lyonnaise C'est basé à s o u c i e n j a r r e t Chanson à développement durable. D'accord, ok. C'est très dans l'air du temps, donc. On va dire. Voilà. Et, et, et ça, c'est une fois par an Une fois par an, ouais. D'accord.、Ouais, ouais, c'est sur un week-end. D'accord. Avec des guinguettes et tout,、euh, des artistes connus, inconnus.、Euh, bon, y a, bah, la dernière fois, c'est a l p r e s t La fois précédente, c'était Loïc L'Antoine. Extraordinaire. Loïc L'Antoine, vraiment. Alors là.、Pff. Quelle merveille, coup de claque.、Euh、et, et donc, ça, c'est l'été, je suppose. Au Grand Marais, j'aimerais. Ouais, d'accord, ok. Il y, y a Laure et,、euh, et, et Cyril qui sont à l'entrée, qui nous écoutent. D'accord. o、euh, voilà. n、euh, c d Ça se passe l'été, ce festival Dernier week-end de mai. D'accord, ok. Donc,、voilà. bah, il faudra nous faire un clin d'œil. d donc, Ouais, n c o ouais, ouais, ça p p o r t e r a i des flys et tout. Bon, et bah, parfait. Écoute, Franck, merci de ta visite. Et puis, bah, bonne c o n t i n u a t i o n Merci, f a n c Et、euh, longue vie au mardi du Grand Marais. Merci, Franck. Franck Rosier, donc à l'antenne du 84 dans la Belle Rock, pour un joli retour sur ces 10 ans des mardis du Grand Marais. Et on va bah, passer la main aux, aux nouveaux organisateurs. Enfin, ils sont là depuis quelques temps déjà, on les connaît bien, c'est Cyril et Laure. Cyril et Laure, bonjour. Bonsoir même. Bonsoir. Comment vas-tu Comment vous allez Très bien, merci. Comme、ouais. un dimanche. Bon, il n'a pas dit trop de bêtises, Franck Aucune bêtise. Aucune,、hein. vous avez pris plein de choses.、Hein. Tu、ouais. me disais lors que tu ne savais pas d'où venait la fameuse mule. Eh b e n non, je, je croyais pas que c'était parce qu'on était des têtes de mule, mais non. Voilà, <rire> petite, petite, petit cheval rétif. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça, Cyril Complètement, on essaye de perpétuer cette tradition. Bon, très bien. On discutera évidemment de la programmation de ce premier semestre des 10 ans du Mardi du Grand Marais dans quelques minutes. Évidemment, comme vous le savez dans ce programme, beaucoup, beaucoup de nouveautés à caser. On va en caser quelques-unes. Je vous propose de vous retrouver dans Deux titres. C'est possible, vous restez là tranquille Avec plaisir. Allez,、Paris. on part du côté de Londres avec un, un groupe qu'on a découvert début 2009 avec un premier maxi. Cinq garçons qui se font appeler LR Rockets qui remettent le couvert à partir de demain avec la sortie d'un nouveau single. Ça sort sur le label Control-Alt-Delete. C'est un label anglais qui a découvert entre autres les Capes Bambino qu'on aime bien. Le single s'appelle René Loves Losers. C'est disponible donc demain, lundi 21 septembre. Ça fait un petit peu de bruit, mais.、Euh Bah Si vous êtes fidèle à la b e l l Rock, vous avez l'habitude qu'il faut sortir les boules caisses hein, tous les dimanches de 18h à 20h. Voilà, c'est parti. LR Rockets, René Loves Losers. Pour commencer, René Loves Losers, ça sort demain, donc lundi 21 septembre, sur le label Control Alt Delete. Et puis, autre excellent single, un groupe australien avec un nom complètement imprononçable, puisqu'il s'appelle Eddie Current Suppression Ring. Voilà. Which Way to Go, c'est、euh, tiré d'un double album qui est sorti il y a 15 jours, c'est notre single.、Euh, Je sais pas, au moins depuis cet été, single des deux derniers mois. Je sais pas si ça existe en radio, mais en tout cas, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sorte de croisement entre le groupe Can et de Fall, notamment pour la voix. En tout cas, ils viennent du pays des kangourous. Et ça fait plaisir d'écouter du bon son comme ça.、Euh, Alors, Cyril, les mardis du Grand Marais, ça repart mardi. Vous êtes prêt ou pas Reposé Prêt, oui. Ouais, si, oui, si. Tout à fait prêt. Bon, cool. Euh, on a écouté donc euh, Franck euh, Rosier, vous avez pris、euh, officiellement la, la succession, vous avez repris quand exactement、euh, Cyril, t'as commencé en premier, il me semble. Janvier 2002, pour ma part. Janvier 2002, l h u r e 2004.、Euh, combien de, de, de, de concerts ont été enregistrés depuis 1999 Combien de concerts ont été donnés, on va dire Alors, 159 concerts, tu veux des chiffres de fréquentation par curiosité <rire> Ouais, pourquoi pas, ouais. Qui ont réuni donc 29 000 spectateurs, dont 13 000 uniquement ces trois dernières années.、Euh, pourquoi, d'après vous, une telle progression, on va dire, au niveau de, de l'audience Qu'est-ce qui a fait que Franck nous expliquait qu'il y avait une trentaine, voire une cinquantaine de, de spectateurs au début Et maintenant, il y a des soirées comme, je crois que c'était le, le record avec iTone, il, il y a deux ans. Exact. Avec、euh, combien de, de spectateurs il y avait eu d'ailleurs Je ne sais pas. La salle était pleine.、Ah、ouais, la on ne pouvait、pleine. plus, l'extérieur était plein. Était... On aurait dû pousser un petit peu les murs, mais ce n'était pas possible. Alors, en tant que p r o g r a m m m a t e u r comment on arrive à fidéliser justement une audience comme ça Le fait que ce soit un mardi qui pouvait paraître au début peut-être comme quelque chose d'handicapant est devenu un rendez-vous régulier et à partir de là, ça, ça fixe aussi l'attention la, des, des gens petit à petit, ça, ça focalise. Donc on sait que le mardi, il se peut qu'il y ait un concert à la salle du Grand Marais. Donc petit à petit, au bout de 10 ans, ça, ça, ça devient une habitude. Est-ce qu'il y a des, des, des styles musicaux qui marchent mieux que d'autres Franck nous disait qu'il s'est planté sur quelques soirées. Est-ce que ça a été le, le, le cas pour vous là, récemment Récemment, non. Au début, oui, comme,、euh, comme ce n'était pas encore complètement identifié, les gens sortaient en, en fonction de, de leurs envies et de leurs goûts musicaux. Maintenant, il y a une curiosité qui s'est établie et qui, qui permet effectivement de gommer un petit peu ce qui, ce qui était le cas au début de, de fréquentation haute et d'autres très très faibles en fonction des styles musicaux. Alors, justement, avec cette, cette progression, est-ce que vous avez le, le sentiment que ça vous a apporté une sorte de, parler on va parler de légitimité peut-être、euh, au niveau régional, ça c'est sûr, voire carrément national maintenant Tout dépend vis-à-vis -vis de, de qui. Maintenant, est, il est clair que c'est un petit peu plus facile de travailler avec les producteurs et les tourneurs parisiens, puisqu'on a eu le temps de, de se rencontrer, de, de faire connaissance, on a eu le temps d'accueillir quelques-uns de leurs groupes. Donc, ils ont effectivement une connaissance maintenant des, des mardis du Grand Marais et de la salle du Grand Marais en tant que telle. Surtout qu'on peut désormais parler de, de, de, de carrière quasi internationale, puisque de plus en plus de pointures internationales qui viennent du côté de r i o r g e s On a eu la chance d'avoir la confiance de, de quelques tourneurs et producteurs pour accueillir des, des groupes étrangers, oui, maintenant de plus en plus. Plus des, des collaborations avec un festival tel que Les Femmes Sans m ê l et n et qui offre chaque année des, des affiches assez, assez larges et très innovantes au niveau des, des styles musicaux et au niveau des groupes étrangers aussi. Alors justement, les, le, le festival Les Femmes Sans m e n t je sais que j'ai, et je ne triche pas, j'ai que le premier semestre de septembre à décembre. Mais est-ce que tu peux nous faire rêver Cyril et nous dire qu'ils repasseront à nouveau à Rioge, r ce festival Je pense que ça devient un rendez-vous le... qui va devenir plus ou moins régulier. Oui, on a très、ah, envie de retravailler les choses. i s diplomatique, Cyril. Il ne dit pas non non plus.、Hein. Mais、ah, on ne sait, sait jamais ce qui peut se passer. Il ne sait pas, il n'était pas au bureau ces deux derniers jours, mais on a eu un mail, justement, de proposition. D'accord. <rire> grand sourire sur le visage de Laure, ça, ça veut tout dire. Je pense qu'on tient le bon bout,、ouais, les gars. Vive les femmes. Bon, vive les femmes, exactement.、Euh, présentation des groupes. Tiens, Laure, tu vas t'y coller. Combien de soirées, combien de groupes, combien de séances de cinéma, combien de coproductions, combien de masterclass jusqu'à décembre Alors, jusqu'à décembre. décembre, 7 soirées qui réuniront 11 groupes, une séance de cinéma en partenariat avec Le Fil autour de Notre-Dame de Paris, une coproduction avec Touilleur Attitude Production sur la soirée électro de décembre, comme, comme l'année dernière, ça avait bien fonctionné, et une masterclass dans le cadre du concert des Maxi Monster Music Show, ex、euh, Maximum Quête, pas facile à dire,、euh, une masterclass qui aura lieu la veille du concert au Ciemar. Alors qu'est-ce qu qu'on appelle une, une masterclass exactement C'est quoi Mais、disons que pareil... des Depuis que l'on est là sur, sur le terrain, on essayait petit à petit de, de tisser des liens de, de plus en plus avec les, les structures qui, qui sont sur le Rouennais. L'année dernière, on a, on a eu la, la chance de pouvoir travailler avec、euh, Chervé en envoyant Mato s répété là-bas sur place. Cette année, le, le CIEMAR nous, nous sollicitait pour qu'on puisse tisser des, des liens entre nous. Et le Maxi Monster Music Show proposait dans, dans ses interventions la, la possibilité d'envoyer deux musiciens en amont du, du concert pour rencontrer des, des jeunes élèves en école de musique. Donc on a sauté sur l'occasion pour pouvoir mettre en place Rendez-vous. C'est quelque chose que j'aime bien justement dans les, les mardis du Grand Marais, puisque non seulement on écoute de la très bonne musique, mais vous mettez aussi la, la, la main à la patte, on va dire, et vous, vous aidez un maximum d'associations justement、euh, rouennaises, voire même de, de la région. Ça va être le cas ce mardi 22 septembre, avec encore une fois plein de stands, j'espère.、Ouais. Oui. Euh, ben, on répond u présent, Papillon Bleu, Canal Jazz, le centre jeunesse Pierre-Béré-Gauvois,、euh, la c o p l e i r avec Fanny Gauthier, donc t o u l e u r s Attitude Production, le fil à Saint-Etienne, même s'ils sont un peu plus loin,、euh, voilà, on travaille、Chauffin、en partenariat、aussi. avec eux. c h、euh, a u f f a s je n'ai pas eu de réponse, mais on espère qu'elle sera là.、Euh, voilà. Et puis, au-delà des structures, moi, je voudrais juste dire,、euh, c'est aussi.、Euh, Une démarche de sensibilisation autour des grands marais à la rencontre des,、euh, des jeunes, que ce soit dans les centres sociaux ou dans les lycées, qui ont des dispositifs pour venir、euh, quasi gratuitement à travers la carte EMRA、euh, au concert, mais qui simplement, souvent, n'osent pas finalement. Et c'est plus une tranche d'âge、euh, un peu plus âgée qui, qui est plus sensible、euh, déjà à la musique. Mais、euh, voilà, donc c'est aussi à la, la rencontre du public, au-delà de la programmation. Et la rencontre du public qui se fait parfois à l'après-midi. J'ai eu l'occasion de venir faire quelques interviews dans l'après-midi. C'est souvent、euh, Laure o ù、euh, Cyril, justement, que vous étiez En train de divertir, d'expliquer justement comment on met、va、en place une soirée. va i r e le montage d'un concert à des, à des jeunes, peut-être créer des vocations. Alors, dixième anniversaire des mardis du Grand Marais, est-ce que ça va être la fête sur un concert en particulier ou c'est toute l'année、euh, globale、ouais、On penche peut-être plus pour quelque chose qui, qui soit、euh, retrouvé tout au long de la saison plutôt que sur un, un concert, mais on ne sait pas trop. Encore le deuxième semestre est, est encore、euh, à l'étude, on va dire. Et l'anniversaire officiel normalement commence à partir de janvier. D'accord. Donc, peut-être à la limite, plus de choses encore, plus de grosses surprises, deuxième semestre. On ne sait pas. On、qui、va、sait. voir. Peut-être. On va y aller tranquillement, d'accord. En tout cas, ça commence ce mardi 22 septembre. Au niveau des horaires, il n'y a pas de changement, 20h30, je suppose. Voilà, début du concert, 21h. Alors, 21h, on aura les Arcandiers, Michel et Eduardo, c'est ça Non, c'est l'inverse. 4 jazz en premier. D'accord, ils vont être en tête d'affiche. Et bien, ça tombe bien, puisqu'on va écouter 4 jazz, comme ça, ça, ça, ça, ça, ça le fera.、Euh, qui c'est qui peut me parler de, de 4 jazz Belle découverte, je ne connaissais pas du tout. D'où il Viennent, combien sont-ils Ils font quel genre de musique Alors, le, le genre de musique, c'est. On retrouve un, une atmosphère un peu soul, jazz et en même temps un chant、euh, slam un petit peu. C'est vraiment quelque chose de, de très léger mais qui groove énormément. J'ai eu la chance de les voir à Bourges cette année et ça fait partie de, des projets qui ont décollé cette année en même temps que Koumekia mais Carimouche et, et j'avoue que j'ai été sous, sous le charme de ce projet. Je me demandais un petit peu comment le faire venir à Riorge et puis. Le fait est qu'il devait descendre à Toulouse、euh, mercredi et jeudi. Et donc,、euh, on a trouvé un accord pour qu'il fasse une petite pause à Riorge avant que de rallier le, le Grand Sud en venant de Rennes. Comment ça se passe justement au niveau des, des, des sélections des, des, des groupes Je sais que tu bouges beaucoup, Cyril. Tu vas aux quatre coins de, de, de la France dans des festivals comme le Printemps de Bourges. Le Vénard. C'est des coups de cœur, c'est des CD qui sont envoyés. On, je pense notamment aux groupes locaux hein, qui pourraient nous écouter. Vous êtes facilement a p p r o c h a b l e ça c'est sûr. Ça dépend de, de, tellement d'ingrédients. C'est vrai qu'on essaie de, de caler déjà ce que l'on pourrait appeler une tête d'affiche ou une,、euh, la soirée en tant que telle. Et puis après, on a effectivement tout un listing de, de groupes locaux, départementaux, voire régionaux. Et on essaye de, de construire une soirée qui soit s a n s cohérence ou soit qui puisse proposer un petit cocktail par rapport à cela et d'intégrer un maximum de, de groupes locaux. Pour rebondir sur ce que disait Franck et par rapport aux chiffres que donnait Laure tout à l'heure, sur les 11 groupes, il y en a 5 qui sont issus de, de la région Rhône-Alpes. Donc on essaie toujours d'avoir un. Un équilibre aussi un petit peu entre les, les groupes、euh, et régionaux et nationaux et de temps en temps avec une petite dose、euh, d'international à l'intérieur. Bon, en tout cas,、euh, vous êtes o u v e r t Donc, je vais donner l'email le, le, de la radio. C'est virginradio1-orange.fr. n S'il y a des groupes locaux qui nous écoutent、euh, pour faire passer les contacts, je peux. C'est pas un souci. Allez, virginradio1-orange.fr. n o Donc, si vous êtes un groupe local, il faut en profiter. Ils sont là encore pendant une heure et puis、euh, on est souvent、euh, en. En, en lien direct, on va dire. Voilà. Allez, on va s'écouter donc 4 jazz qui feront bah, le premier groupe hein, sur、euh, la scène des mardis du Grand Marais, Ray-Orge. Ça sera donc ce mardi 22 septembre à partir de 21h. Ouverture des portes à 20h30, comme d'habitude. Un extrait, ça s'appelle Bleu. C'est parti dans la Belle Rock. Vous restez avec nous, Laure et Cyril. On marque une petite page de pub après. On accueille les arcandiers et je v o u s f a i s revenir. Ça marche À、avec. tout à l'heure. Allez, on est parti. 4 jazz bleu dans la Belle Rock. Ça part tout doucement. On y va. ブャークスキャ r ト s この人は、この人は、こ e s は、この人 s この人は、この人は、この人は、この人 s t の人は、この人は、この人は、この人 s t の人は、この人は、こ e 人は、この人 s この人は、こ m 人は、この人は、t の人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、こ r 人は、こ e 人は、この人は、この人は、この人 s この c は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、m の人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、 Il rassemble ses forces et soudain se fait interprète. Les mots r o u t e n t sur sa langue, r i c o c h e c r a q u e n En allumettes, ces mots sont des notes qui restent en suspens sur nos têtes. Le ciel e s t pleut, les murs s o n t b l e u s ses yeux s o n t b l e u s comme ses baskets. Comme il est beau, comme il est seul, comme il est triste sous sa casquette. Le ciel e s t b l e u les murs s o n t bleus, ses yeux sont bleus comme ses baskets. Comme il est beau, comme, comme il est, est seul, comme il est triste sous sa casquette. Le temps met du temps à venir, les minutes sont longues et il s'inquiète. Ses souvenirs frottent du robinet à la fenêtre. Sa mémoire lui chuchote, le col empeste, il regrette. Son repas refroidit dans l'assiette, le soleil se noie, c'est dans son verre qu'il se jette. Le ciel e s pleu les murs semblent, ses yeux semblent comme ses baskets. Comme il est beau, comme il est seul, comme il est pris sous sa casquette. Le ciel e s pleu les murs semblent, ses yeux semblent comme ses baskets. Comme il est beau, comme il est seul, comme il est pris sous sa casquette. C'est pas facile de faire le p a d b o y r de niffler en cachette. C'est pas facile d'avoir du fil. バッグボイ カスケッい Ils viennent de Rennes, ils s'appellent Kajaz. Ils ouvriront donc cette nouvelle saison des mardis du Grand Marais, spéciale 10e anniversaire ce mardi 22 septembre à partir de 21h. Ça, c'est l'heure du concert, donc je vous conseille évidemment d'arriver bien en avance. Ouverture des portes à partir de 20h30. La tête d'affiche ce soir-là sera un groupe qu'on aime beaucoup dans la région qui s'appelle les Arcandiers. Eduardo et Michel dans quelques minutes à l'antenne de la Belle Rock. Juste le temps de marquer une petite page. De pub, de parler de 2-3 autres concerts, car il y a plein de choses qui se passent dans la région. Et on revient, ne changez rien, restez sur le 89-4, c'est la b e l Rock. La b e l Rock. La b e l Rock. Électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio. Virgin Radio. À Rohan, 89.4. La b e l Rock. Électriquement. La b e l Rock. Électriquement. est satisfaisant. <t 'en> La Belle Rock jusqu'à 20h sur le 894 avec Sébastien Oumanet. Beaucoup d'invités ce soir. Dans quelques minutes, on recevra Eduardo et Michel du groupe Les Arcandiers. Juste le temps de vous parler d'un autre festival qui va commencer ce jeudi 24 septembre et qui va durer jusqu'au 4 octobre prochain au programme de ce formidable festival qui s'appelle le Festival des p o t e a u x Carrés. Un festival dédié au hip-hop à Saint-Etienne. On va retrouver du g r a v e de la danse, du hip-hop.、Euh, bonne idée,、hein. Ce bon plan, surtout puisque c'est en grande partie gratuit, c'est ouvert à tous. Et le but de ce festival est de vous présenter un hip hop différent et de balayer les idées préconçues. Voilà, des grands noms du hip hop sont présents du côté de Saint-Etienne, avec notamment Cut Killer, DJ Format, Dynasty et bien d'autres encore. Plus d'infos sur leur site MySpace, www.myspace.com/slash p o t o carré, p o t o comme des potes, p o t o s c a 2 r e s Voilà, p o t o carré, autre e x c è s Excellent concert et on va commencer à se mettre en mode fanfare un petit peu. Alors, c'est pas comme les, les Arcandiers, moins rigolo, hein, on va dire, mais en tout cas aussi talentueux. Un artiste folk américain qui s'appelle Elvis Perkins, qui lui sera en concert ce jeudi 24 septembre du côté de la Marquise de Lyon. Elvis Perkins, tout de suite, c'est un excellent album et il faut absolument aller l'applaudir en live. Je vous le rappelle donc ce jeudi 24 septembre à la Marquise à Lyon, un extrait tout de suite, ça s'appelle Doomsday. Fabuleux Elvis Perkins,、euh, talentueux artiste folk américain qui sera donc en concert ce jeudi 24 septembre à la Marquise de Lyon. Voilà, Eduardo et Michel nous ont rejoints. Bah tiens, on va leur faire un petit coucou, on va mettre les micros en route. Comment allez-vous les gars Ça va, ça va.、Oui. bien ça se rapprocher d e s micro, s bien dedans là, comme ça, que je vous, que je vous sente tout, tout près là. Ça va la forme Oui.、Oh, je vous sens un petit peu tendu. Oula, oui, effectivement, Michel a la voix bien grave. On va abaisser tout ça.、Euh, vous... C'est pas évident, c'est pas souvent qu'on passe des cuivres dans cette émission, mais je vais essayer de vous surprendre. J'ai reçu un album qui s'appelle h y p n o t i c Brass Ensemble. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose Non.、Euh, c'est sur le label de Diamond Albarn, le leader de Blur. Ça vous dit quelque chose quand même Euh, Blur, le chanteur Blur, Girls and Boys, tout ça, non, ça vous dit rien du tout Oh, Michel, un petit effort, quoi. Oui, oui peut-être bien, oui, c'est、oui. effectivement Blur. Ah, mais Blur, oui, oui, oui. Oui, voilà, oui, il a、sûr. compris le jeu de la radio. Il faut mentir un petit peu, on s'en fout,、hein. personne ne nous voit, de toute façon, c'est que la voix.、Euh, Hypnotic Brass Ensemble, c'est une nouveauté dans la Bell Rock, c'est en fait 8 frères qui viennent de Chicago. Et il y a du beau monde sur cet album, puisqu'on trouve notamment des membres des Red Hot Chili Peppers. On retrouve aussi Diamond Albarn, par exemple, qui s'occupe des claviers. Ils viennent donc de Chicago et ils font plein, plein, plein de reprises sympas.、Euh, et vous allez voir, j'en joue un extrait et vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Allez, Hypnotic Brass Ensemble. L'album s'appelle Hypnotic Brass Ensemble et on s'en écoute un extrait ça s'appelle Rabbit Hop. Extrait de ce bel album signé Hypnotic Brass Ensemble. Je vous disais du beau monde hein, sur cet album, puisque ce sont huit frères qui viennent de Chicago. On retrouve notamment des, des, des membres du groupe Jamero Coe, les Red Hot Chili Peppers, Tony Allen dessus, évidemment, qu'on retrouve de partout, le batteur de Fela Kuti, on trouve Damon Albarn de Blur. Bref, c'est un très bel album. Est-ce que ça vous a plu, les garçons, ou pas C'est vous les experts. Ah ouais, ouais, super. Ça me rappelle un peu la. Musique du 3ème régiment de chasseurs alpins de Chambéry. Non, je plaisante, c'est vachement bien. <rire> c'est bien、bon. parce que le thème est toujours le même. C'est bien, on se retrouve bien.、Oh, on le retient, oui.、Ouais, c'est un tube. Bon,、mm. d'accord. C'est un compliment ou c'est un non, petit non, peu t t i p e de sarcasme Non, non, non, non, non, non, non absolument pas. Non, bon. bon, en tout cas, je vous recommande cet album. Il、on、est pas、euh, la prétention, fabuleux. En fait.、euh, tout comme votre album d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'écouter. Il Faut pas y craindre. Il y a combien d'albums chez les Arcandiers Un seul, ça suffit. Ça suffit, ouais. Non, en fait, il y, eu,、euh, y a eu des, des petits CD d é m o En fait, il y a eu un 5 titres q u s'appelle Véhicule de Courtoisie, qui au tout début, hein, premier enregistrement. Ensuite,、euh, cet album là, est arrivé en 2005 avec 13 titres sur la formule d'un euro le titre. Ça ne s'est pas vendu, c é t a i t absolument pas vendeur. Donc maintenant, en fait, on l'a baissé à moins, mais on ne donnera pas le prix parce qu'on vous laissera découvrir en fait mardi, puisqu'on en aura encore plein à vendre. Et puis,、euh, en ce qui concerne,、euh, il n'y a pas eu d'autre expérience en fait, d'enregistrement. Il y a eu une petite vidéo, c'est tout. D'accord, alors on reviendra sur le site internet, etc. Les Arcandiers, c'est les 10 ans des Mardis du Grand Marais, mais c'est bientôt le 10e anniversaire du groupe aussi, il me semble. Absolument. J'ai fait un petit peu de recherche.、Euh, comment vous êtes rencontrés tous C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on se connaissait déjà avant, avant 2000, puisque Bertrand, par exemple, à la grosse caisse, Jean-Marie, Thierry et moi-même faisions partie d'un quintet avant et après à Cordes. Qui jouait du, du r a c h m a n i n o v principalement. Et donc,、euh, de fil en aiguille,、euh, le van、euh, de, qui était notre, notre camion de tournée est tombé en panne. On, est, on a changé les pièces dans un garage. Et puis voilà,、euh, petit à petit, c'est devenu les arcandiers. Vous, vous êtes combien en tout dans les arcandiers Nous sommes 10. Nous avons en fait accueilli très récemment en fait, un, nous avons un stagiaire. i s'appelle Bibi Lamalourd, lié aux percussions en, fait,、euh, en tout genre. Et、euh, donc Yannick Tinon. D'accord. J'aimerais ai, qu'on donne tous les noms, c'est possible, parce que vous avez、oui. des noms, franchement, tous bien rigolos quand même. Alors,、euh, qui c'est qu'on va retrouver notamment、euh, mardi Alors, mardi, alors donc nous avons en fait, en gardien de but, à la grosse caisse, <rire> Bertrand Danière, donc Raan, voilà. Raan, d'accord, ouais. À la caisse claire, il y a la grignette, voilà,、euh, par rapport à son physique, hein, vous verrez. À la, donc, a u p e r c u s s i o n m u l t i p l e nous avons Bibi Lama l o u r d e <rire> Ensuite, nous avons au premier trombone, il y a Bobby, Bobby Motherfucking Snake, voilà, donc, qui est un personnage aussi incontournable. Motherfucking Snake,、voilà, c'est ça.、Voilà. Okay. Donc, sympa.、Euh, <rire> c'est lui qui se définit comme ça. Ensuite, nous avons en deuxième trombone, et、euh, pas des moindres, m a t t i a s Forge dit aussi le sconce, pour des, <rire> pour des raisons un peu. Physique aussi. Il y a l'or qui est morte de rire, hein, franchement.、Voilà. Alors Ensuite, nous avons、euh, notre équitable, nous avons un, un, aussi un joueur équitable, un musicien équitable, c'est Malongo. donc Il était à la clarinette, arrivé、euh, il y a à peu près、oh, un an. Il n'y a pas longtemps. Équitable,、mmh. voilà. mais pas forcément recyclable, hein, quand même.、Hein. Non, pas vraiment. <rire> vraiment. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous. Il bah, y a bah, toi Il y, y a moi. Il y a Michael à、euh, la trompette. Il y a mon oncle aussi, donc i l va bientôt avoir 50 ans. Mon oncle, c'est l'ancien, c'est celui qu'on qu amène en, fait,、euh, en, en roulette en fait, sur scène parce qu'il a du mal à, à se déplacer.、Hein. Il a quelques problèmes aussi、euh, gastriques, Et,、euh, vu son âge. Et、euh, donc, mon oncle. Ensuite, nous avons qui Bah, toi. Rien, moi.、Mmh. Oui, donc, moi, en fait, le c o s a k En fait, c o s a k ou la lèpre aussi pour Jean-Marie Forestier, qu'on a oublié, donc le sous-bassophoniste. Voilà, Jean-Marie Forestier, qui lui, en fait, n'a pas vraiment de nom. Jean-Marie Forestier et son nom. Ça suffit amplement. D'accord. Ok. Tout le monde sera présent, donc, Riorge, à Riorge,、oui. euh, c'est ce mardi.、Hein. Voilà.、Euh, et il y en a un, on a oublié un. Donc, c'est le sonorisateur, p a m Pan. -Pan. Voilà. D'accord, pas de problème gastrique、euh, si ce n'est pour l'oncle, c'est tout.、Hein. Voilà, c'est lui. Ouais, mais c'est pas rien que de, de, de le dire. On nous aurait menti, puisque apparemment c'est marqué un corps souple dans un esprit simple. Donc il、euh, y en a un qui, qui, qui fait chier tout le monde un petit peu quand même. C'est le cas de le dire. Oui. <rire> <Ouais. rire> c'est quoi ce slogan un, un, un corps souple dans un esprit simple、bah、Parce que pff, ce slogan-là. Parce qu'en fait, il y a des exercices d'assouplissement de, de, de, pendant le concert il y a <rire> des contorsions aussi. Hein, donc,、euh, vous verrez, on ne va pas non plus tout vous dévoiler. À un moment donné, il y, y a des jets aussi, il y, y, y a des gens qui traversent la salle, il y a des slams, il y a des concours de slams aussi, mais pas des slams parlés, des slams, des gens qui sautent. Ouais, donc, il、euh, y a plein de choses. Et、ça. tout un côté pyrotechnique aussi qu'on ne veut pas dévoiler. D'accord, ok. Bon, j'espère que la, la mairie de Rieurge n'est pas forcément en train d'écouter、euh, cette émission. Ils vont prendre peur sinon. Donc,、euh, ça va être du live mardi et ça risque de partir en live. C'est ce que vous êtes en train de me dire en gros. Il y, a force... ouais, il y a des chances. Allez, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, comment décrire le style C'est bien déjanté, j'ai l'impression. Ouais C'est multiforme en fait. Le, le style, ça va de, de, de, de balade jusqu'à Motorhead en passant par les, les chaussettes noires. Mais la, la grosse partie du répertoire est quand même des compos.、Voilà. Combien de, de, de compos、euh, depuis toutes ces années pour les a r c s e n d i e r s Une vingtaine de titres. Depuis u q Oui, n Bon, n existe o v e spectacle aussi, a a u u s s Puisqu'il y alors, eu une résidence récente Oui, a ce qu'il faut peut-être dire, c'est que les Arcandiers,、euh, se sont, se sédentarisent actuellement, puisque à l'origine, on est un groupe de rue, on a, on a beaucoup fait de rue dans différents contextes, et là, on est en train de, voilà, de travailler un spectacle sur scène, sonorisé,、euh, mais toujours en gardant ce concept un petit peu ouvert qu'on a appris dans la rue. Okay. Les projets à venir, donc, mardi, on le rappelle, tête d'affiche au Mardi du Grand Marais. Est-ce qu'il y a d'autres concerts dans la région qui viennent, qui se profilent ou pas、ben、Normalement, en fait, le 28, 28 novembre, nous devrions jouer en fait, dans le cadre de, du,、euh, de la manifestation, en fait,、euh, justement, la solidarité en fait, économique,、ouais. organisée par le Grand r u a n Aglo, donc à Mabli. D'accord. Voilà, s a le l Pierre e non, le 28 novembre. Ok. Et ensuite, on espère, en fait, on a annulé Bercy. Ouais. C'est pas, pas assez intéressant. Pas, pas, assez, grand, ouais, pas assez grand,、voilà. je, comprends, je comprends. Non, par contre, on a un gros projet d'une tournée pour l'été prochain qu'on pense faire en, en mobilette. Mais je précise, des mobilettes antérieures aux années 80. Voilà,、donc. ce sont des, des mobilettes en fait m o d è l e 1960-1980 maximum. Il y a un、mmh. cahier des charges très précis. Donc il y a 10 mobilettes donc, qui partiraient、euh, euh, sillonner la, le département, le 42.、Hein. De la Loire, ça c'est.、Oui. Voilà. On commence par la Loire, mais après il faut voir si ça mord, pourquoi pas、euh, s'exporter peut-être. Peut-être. Donc、ouais. le principe en fait c'est d'aller d'un concert à un autre à Mobilette, suivi en fait par une assistance technique, hein, un super camion ASG2, donc 1964 modèle. Et、euh, donc le principe est d'arriver sur,、euh, sur les lieux et de, de proposer un concert. Et avant ce concert-là,、eh、il y aurait aussi、euh, des visites aussi du parc Mobilette, donc、euh, visites guidées aussi. C'est tout un concept Oui, oui complètement.、Ah oui. oui. D'accord, donc ça peut-être、euh, l'année prochaine,、hein. on、oui. espère. Pour nos dix ans, puisque nous e n o n s d'apprendre en fait, que nous sommes nés le même jour hein, quasiment, hein, en janvier 2010, hein, comme les marais. Que les grands marais, marais. d'accord. Bon, l'actu la plus proche, on le rappelle encore un coup, c'est donc ce mardi de côté de, de, de Riorge. Est-ce qu'il y a un site internet Vous avez un MySpace ou quelque chose pour aller écouter un petit peu tout ça Alors le site, en fait, il est en cours de peinture. Donc,、euh, <rire> il va se terminer là. Normalement, il devrait être livré en principe début octobre. Sinon, il y a un MySpace. Donc,、euh, l'adresse, je ne m'en souviens plus. Ah si, c'est www.myspace.com/slash lesarcandiers.、Ouais, c'est tout simple. Voilà. Et、eh、bah, très bien. Et、eh、bah, on vous souhaite bonne continuation, lesarcandiers. Oui. Euh, Merci. Euh, on a l'autorisation, Laure, pour capter ce concert mardi ou pas Ouais. On pourra en rediffuser dans l'émission C'est tout bon, les garçons Ouais. ouais. Ah. Oui, oui, sans souci. Oui, pas、absolument. de problème. De... Oui, je veux rester légal hein, avec vous.、Mmh. Éventuellement, partir faire de la mobilette aussi, ça serait sympa. Allez, bonne continuation. d On c on se retrouve、euh, sur scène ce mardi. On va lancer q quelques...、voilà, un e e l q u s o va a l n c extrait. r un e Le Zèbre, tiens, c'est ce que j'ai choisi. Vous p o u v en z e p a r l e r ou pas、hein. Zèbre h t e l Zèbre Hôtel, ça s'appelle, d'accord.、Euh, une anecdote sur ce titre Ah non, non, non, aucune. Non, non. non aucune, rien non, du non, tout. Non, rien, non, non. C'est un morceau de Mathias Forge. Bon, très bien. En tout cas, je pense que ça va être un des plus populaires, non Bah On l'espère, ouais. Il、ouais. y a Gigo d'Agneau aussi que j'aime bien. Oui, oui oui ce qui explique ce qu'on disait tout à l'heure sur les problèmes gastriques et les.、Bon. Non, d'accord. Et le, aussi la séance d'assouplissement. Ok,、voilà. très bien.、Voilà. Donc, nous tenions aussi à dire que ben, merci aussi au Grand Marais de, de nous faire confiance pour une deuxième fois.、Hein、et en plus, à l'occasion des 10 ans. Et aussi、euh, par rapport au public,、euh, je, Laure, tout à l'heure tu disais qu'il y avait 159 concerts avec une fréquentation de 29 000 spectateurs. Je pense qu'on va vraiment bien démarrer en fait, l'année. Mardi avec une jauge maximale de 650 personnes à peu près.、Voilà. Qu'est-ce qu'elle qu dit là Parle dans le micro là. Là en fait, elle me dit aussi que nous avons oublié d'annoncer aux gens, au public, au futur public, que s'ils viennent en fait, avec un bleu, un gris, un vert ou un rouge de travail, il y aura sûrement une surprise pour eux. D'accord, très bien. Une bonne surprise, j'espère. Ah oui, surprise. Bon, très bien. Allez, on ira donc tous du côté de Riorge. Merci les garçons. Et on se quitte donc avec les Arcandiers. Zèbre Hôtel, c'est parti. Zèbre Hôtel des Arcandiers tiré s de leur album studio, faut pas y craindre, et ils seront tous donc ce mardi pour les mardis du Grand Marais. Jim sera là, la Grignette, Malongo, le Cosaque, Bibi la main lourde, alias Raon, Michael, Long, le Sconce et Bobby Motherfucking Snake. Il me semble que j'ai retenu la leçon, voilà.、Euh, du côté de Riorge, donc en première partie, 21h4 jazz, et puis après les Arcandiers pour un spectacle qui s'annonce plutôt rigolo, moins rigolo maintenant, juste. Juste avant de retrouver Laure et Cyril. Non, Laure, toi, t e s rigolo, tu me fais toujours rigoler.、Euh, c'est Mio Sec, Mio Sec,、euh, l'album de la semaine. L'album s'appelle Finistérien, mais il est, moins, il est moins rigolo que les Arcandiers, c'est sûr.、Euh, un extrait, en tout cas, c'est un bien bel album qui s'appelle Finistérien. Donc, un extrait tout de suite, écrit et composé avec y a n Thiersen. Ça s'appelle Nos plus belles années. Comme la mer empêche les poissons de voir le ciel Comme la lionne court après la gazelle Comme je préfère ta haine à ton amour Car c'est ta haine qui me montre sous mon vrai jour Comme j'aurais aimé jamais te connaître Comme j'aurais aimé jamais te croiser Aujourd'hui je voudrais t e r Disparaître alors que toutes nos plus belles années je les ai passées à tes côtés, je les ai passées à tes côtés. Comme j'aurais été plus heureux en étant tout légèrement malheureux, comme ce u x qui ごめんなさい。 バス Senior, sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de l i b e l l u l e Je suis vieille et je vais crever. Un、petit détail oublié Passez votre chemin bâtard Et filez vite au v a g u o n bar Je fumerai ma cigarette Tranquillement dans les toilettes Partout c'est la prohibition Alcool à la télévision Papiers cloppe, manque de fric Et vieillir dans les lieux publics Partout c'est la prohibition Paroles écrites Fornication, foutre interdit à i x ans, t e a n ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la dune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli, voici ce qui m'attend demain. Jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux. Toujours plus vastes. Messieurs, je suis vieille et je vous encule Avec mon look de libellule Je suis vieille sans voix ni lois Si je meurs ce sera de joie C'est assez, shocking, on va dire, Laure, Je t'ai vu rougir, sur cette chanson. En tout cas, e x t r a i t du nouvel album du de Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine. Si, si, si, si. Brigitte Fontaine, donc, ça s'appelle Prohibition. L'album va sortir le 5 octobre prochain. Elle a 70 ans, Brigitte Fontaine, quand même. Elle est toujours aussi active, puisqu'elle a publié notamment en début d'année un roman qui s'appelle Conte de chat. Il y a une réédition aussi de son roman qui s'appelle l i n Conciliabule. Il y a un roman qui va paraître en 2010. Et elle est également l'auteur de 8 titres chantés par、euh, Mathieu c h é l i d e sur le nouvel album de M hein, qui s'appelle Mystère Mystère. Voilà.、Euh, elle a participé aussi à un texte et une chanson sur le nouvel album de Turzi qui s'appelle B. Ouais, Voilà, on aime bien Brigitte Fontaine, Prohibition, l'album qui va sortir le 5 octobre prochain. De retour avec Cyril et Laure pour parler de ce premier semestre qui va nous emmener jusqu'en décembre, 10e anniversaire des Mardis du Grand Marais. On a parlé en long et en large de Kajaz et des Arcandiers. La prochaine date, Cyril, ça sera le mardi 13 octobre pour quelque chose dont tu as le, le secret. Ai, tu aimes bien tout ce qui est cabaret quand même. Mais、écoute, Je viens de me rendre compte à l'écoute des, des personnages qui étaient déjà présents sur les a r c a n d i e è q u On va avoir une belle galerie de personnages encore le 13 octobre, puisqu'on va avoir une femme barbue, une femme tronc, un homme-femme, une androgyne et un homme fakir. donc C'est une très belle galerie de portraits pour ce début de saison. Ils s'appellent le Maxi Monster Music Show et ils viennent de Paris. Comment tu en as entendu parler,、euh, la rencontre avec eux Ça fait un petit moment que l'on reçoit pas mal de, de news de, de, de ce projet. et J'ai eu l'occasion de, de les voir à Parole et Musique à Saint-Etienne ce printemps dernier. Et j'avoue que、eh、j'ai été séduit de par ce que j'ai vu. j a i m a i é déjà beaucoup à, à l'écoute, mais le, le visuel a fini de me, me séduire effectivement sur cette approche cabaret, f r i c ces atmosphères. C'est un vrai spectacle en tant que tel, au-delà du, du concert qui est déjà de très très grande qualité. Le visuel est très très important aussi. Donc ça sera un régal pour les oreilles et aussi pour les yeux. Le mardi 13 octobre, donc du cabaret rock avec le Maxi Monster Music Show de Paris. Il faudra attendre deux semaines avant de retrouver une autre soirée des mardis du Grand Marais avec、euh, la tête d'affiche. Il me semble que c'est la tête d'affiche qui s'appelle de Latitudes. Tu confirmes Exact. Latitudes qu'on a passé la semaine dernière. Si mes souvenirs sont bons, ils viennent de Paris et ils me font penser à une sorte de, de fusion avec pas mal de, de rap, de, de rock, un petit peu métal de temps en temps. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sonorités dans, dans, dans ce projet. Et c'est vrai que la, dans tous les titres, on retrouve un peu cet esprit fusion, rock, soul et le, le chant hip-hop qui, qui domine tout cela. Et ça donne vraiment un très très, très, très beau projet. Ça va être une belle soirée avec、euh, en première partie un artiste lyonnais qui s'appelle Le Songeur. Un artiste,、euh, un projet assez revendicatif, on va dire. Surtout si on écoute la, le premier morceau de son album. Un album qui est sorti en 2007. Un extrait tout de suite. Politiquement, je ne m'implique pas plus que ça.、Oh. J'aurais pu vous parler de la volonté de ce gouvernement à éteindre toute lutte, de c e s patrons qui se licencient en se faisant dorer le parachute, de cette loi du capital qui règne aujourd'hui plus qu'hier, de cet ouvrier qui se lève avec la peur que sa journée d'usine soit la dernière, de c e s prisons aéroportuaires qui fleurissent, de c e s centres de rétention qui se remplissent, de c e s sentences qui vont jusqu'à 18 mois fermes.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 Vous pouvez nommer cette musique du rap, de la merde, de la poésie ou même un blasphème littéraire si ça vous dit. Mais, s'il vous plaît, je vous en conjure, pour l'amour de Dieu, classez-moi en chanson française. Le Songeur qui sera donc en concert au mardi du Grand Marais.、Euh, Cyril, ça sera le mardi 27 octobre.、Euh, tu l'as vu sur s c è n e aussi, lui, pareil Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vraiment été séduit t t j u s e e m n par son écriture. Et c'était l'occasion aussi pour, pour cette soirée de, de montrer toute, toute l'étendue du domaine hip-hop. On peut retrouver vraiment maintenant une, une richesse dans, dans, cette, dans cette culture. Et du coup, c'était l'occasion pour une soirée d'avoir sur scène deux projets très très différents l'un de l'autre, mais avec vraiment une, une niaque dans, des deux côtés. A toujours ce, cette volonté d'avoir plusieurs styles musicaux représentés tout au long de l'année, encore une fois,、hein. Mardi du Grand Marais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est, c'est un peu aussi une marque de fabrique, je ne sais pas, mais c'est, c'est une vraie recherche pour q u e l'on puisse satisfaire le plus grand nombre de spectateurs. On sait qu'on a des, des attentes dans, dans différents domaines. On essaye. D'aller à l'écoute de tous ces, tous ces désirs et puis de, de, de combler tout cela par nos, par nos dates. Versatilité des styles musicaux, mais aussi de, de la clientèle, hein, puisque ça va des plus jeunes aux, aux plus anciens qui、euh, n'hésitent pas à braver, à pousser les portes de la salle des Grands Marais. Euh, pareil, euh, un éventail assez large hein, quand même. C'est un de nos grands plaisirs maintenant de se dire qu'effectivement c'est devenu un lieu populaire puisque, puisque les gens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, viennent au, au Mardi du Grand m a r i n un mardi soir pour, pour écouter la musique et partager un verre ensemble. Alors, en tout cas, le mardi 27 octobre donc, de Latitudes et en première partie, ce jeune et talentueux artiste lyonnais qui s'appelle Le Songeur. Superbe premier album. Est-ce que tu sais s'il si, date de 2007, celui-là. Est-ce qu'il y a un nouveau, justement C'est dans le cadre d'une promo ou... Non, non, pour l'instant,、euh, il compte tourner sur ce projet-là avant de, de penser à un autre enregistrement. Bon, je ne suis pas très rap, mais en tout cas, j'ai adoré cet album. On s'en écoute un extrait dans la Belle Rock, ça s'appelle Symphonie de la peur. Je peux prétendre connaître ton sombre visage quand les médias, les sondages maquillent ton image. Soir ta salive, un arrière-coup de combustible. Les cycles changent mais la flamme est bien visible. Je te rassure, tes propos sont aussi violents que ces flashballs tirés à bout portant, portant u ce monde. Je ne l'ai pas choisi ce monde. Devine qui le subit. C'est avec cette même condescendance que tu clames haut et fort, fini la repentance. t e x p l i q u e r a à Ibrahim que si sa descendance a été sauvage avant d'être homme, c'est que l'Occident est passé par là et tant il est gomme. Les p é t a i n s les collabos et autres gros mots, ça donnera des chapitres b e a u x et sans défaut. Une histoire qui ne te regarde pas dans le blanc des yeux, mais avec des yeux de blanc, mon passe à des bleus.、Que De la République aurait pu guérir, mais elle g r a t u e les, les crimes du pire au moins pire. J'ai compris que tes idées vont dans ce sens. Toi, tu pratiques le libéralisme mémoriel, mais on ne rapproche pas les peuples en exploitant leurs o u f f r a n c e Moi, je vis comme séquestré dans mes séquelles. Toujours du même côté, les cœurs balancent. Tu m'obliges à en vouloir à mon voisin, à serrer les poings et à me dire que mon teint n'est ni le bien vu ni le bien vu. En bref, à répéter les mêmes refrains, et je me bats pas pour des s t a t u t s ni pour le statut de victime. Mais pour que nos mômes sachent que leur présence n'est ni hasard ni un crime, Mémoire appauvrie, v i p e et épanouie ce monde. C'est toi qui l'as choisi ce monde, c'est moi qui le subis. Et c'est dans l'anarchie que ton autorité se forge, parce que ce pays aime l'ordre. オーディションで、ジャンプで、ジャン e で、ジャンプで、ジ r ンプで、i a ンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプラジャンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプで、ジャラプで、ジャンプで、ジャンプで、ラャンプで、ジャ a プで、ジャンプで、ジャンプで、ジャンプラジャンプで、ジャンプで、ジャンプ En équilibre, quitte à être ultra sécuritaire. Les sondages, c'est cette vague sur laquelle tu glisses. Et t'as une parole qui se planche bien lisse. Les sondages disent sécurité, tu c r i e s plus de police. La, police. la répression colle à l'insigne. Les sondages disent drapeau, fierté, hymne. Vlad,、voilà、tu reprends l'air de la petite marine. Est-ce ton goût p r o m e n c é Sauf un pays laïque, et on sera combien à être choqué de voir un hexagone prendre la forme d'un pentagone. Et ce s t e n d é t r u i s a n t les ponts, e n d é t r u i s a n t les ponts, e n c o n s t r u i s a n t les murs que c'est fait ton ascension. Quand pour mieux régner, tu parles de la France qui profite, la France qui travaille, la France qui mérite, la France qui se lève tôt, celle qui paye des impôts, la France bien intégrée, et celle qui en trop. Mais ce que t'habites, c'est juste l'apartheid, et t Tu règles, ici c e s marche s ou crève, fort contre faible,、D、ailleurs c e s char s contre pierre, frère contre frère. J'aurais aimé t'entendre parler de paix planétaire, c'est juste la paix qui restera planétaire. Tes intérêts te poussent peut-être à penser b l a n c de guerre. Combien comme toi, on t'a la place du cœur, un bouche, se fabrique de faux ennemis pour être plus populaire. Au fond de l'armement, une œuvre humanitaire t'apprendra à le faire. Tu n'es pas de compromis n sur la touche, ce monde, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je suis ce con qui g a g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 Oui, j'aime beaucoup、euh, cet artiste qu'on retrouvera donc au mardi du Grand Marais. Il s'appelle Le Songeur et ça sera le mardi 27 octobre. En première partie d'un groupe parisien tout aussi excellent qui s'appelle d e Latitudes. Quatre autres soirées pour nous emmener jusqu'à Noël en gros.、Euh, Cyril, mardi 3 novembre, ça s'annonce un petit peu plus, plus rock quand même. Et oui, tout à fait. Alors là, pour l'histoire, tu vois, c'est un coup de cœur. Je ne les ai pas encore vus sur scène. Et j'ai hâte de les découvrir. Ça fait partie des, des histoires que, que l'on tisse avec des, des collègues parisiens, de, de découvertes que l'on peut faire. J'ai rencontré le, le tourneur et j'avoue que quand j'ai reçu le CD, j'ai vraiment tilté. Et puis, de, depuis, en me renseignant, apparemment sur scène, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, surprise. C'est quelque chose de très intéressant sur disque aussi. Le groupe, ils viennent de Lille. Hein, je pense que tu, tu parles d'eux.、Euh, Skip the h u g e s qui sont dans l'actualité puisque l'album va sortir、euh, ou vient de sortir ou va sortir dans les jours qui viennent. Ça sera donc le mardi 3 novembre. Avec en première partie un groupe de Saint-Etienne. Pareil, découverte, je ne connaissais pas. Eh bien, écoute, ça fait partie de, des groupes、euh, où il y a quelques Rouennais qui sont à l'intérieur et qui nous sollicitaient depuis un petit moment. Et on leur disait de, de patienter,、euh, euh, qu'on pensait à eux régulièrement. Et l'occasion était, était trop belle pour ne pas les inviter sur cette première partie. Alors, ils s'appellent Porca Miseria. Ils viennent de Saint-Etienne. Et ils nous,、euh, vont nous assainir à coups de guitare, si j'ai bien compris. Ça va être du punk rock. Il faudra attendre. Ça, vous êtes dur. On va passer du 3 au 24 novembre. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant trois mardis comme ça Se reposer. Bon, en tout cas, ça vaudra le coup puisque c'est un re-retour. Ça fait partie aussi de l'anniversaire, ça Ça fait partie des. On se demandait qui pouvait-on réinviter, ne pas réinviter et... Du coup, l'histoire des, des Jim m u r p l y c'est un groupe qui tourne depuis très très longtemps, qui n'a pas forcément une couverture médiatique telle qu'il le mériterait, mais qui a vraiment un, un public fidèle partout où il passe. Et on trouvait que c'était quelque chose qui, qui ressemblait un petit peu au développement des mardis du Grand Marais. Donc、euh, on s'est décidé de les inviter pour, pour quelque part marquer un petit peu le début des, des festivités. Ça sera le mardi 24 novembre pour une soirée chaude, aux couleur s de la Jamaïque avec du ska rock steady, donc jamaïcain. Les Parisiens de Jim m u r p l y Memorial. le mardi 1er décembre, un tout petit prénom comme ça et un grand un grand CV, quasi on va dire. i a s i a Au-delà du CV, c'est vraiment une grande, grande artiste. J'avoue que la première fois que je l'ai vue à Bourges, devant 6000 personnes, connaissant un tout petit peu le parcours, je me suis dit, c'est quand même assez risqué, et assez fort de, de se lancer comme ça. Et c'est une vraie présence scénique, une vraie belle artiste, une vraie belle voix et une énergie comme on en voit très, très rarement. On parlait de, de ce Clermontois hein, qui a 15 ans au début de l'émission, Zach Laft. Isia, elle est、euh, très jeune, elle aussi, moins de, ans. moins de 20 ans. Tout à fait, elle a, elle a 18 ans et c'est vrai qu'elle a une maturité sur scène qui, qui... Qui peut-être est expliquée par, par toute sa filiation familiale et tout ça, tout ce qu'elle a pu vivre, mais elle est complètement affranchie de tout cela et elle nous livre un set, mais d u n e é n e r g i e incroyable. Alors, rock, super brut, session avec Isia le mardi 1er décembre et ça va nous amener tranquillement, juste avant Noël, avec une c o p r o d encore une fois, avec、euh, Touilleur Attitude Production. Ça sera les m o n s t r o s plantes. Et Micro Machine, s là aussi du beau monde dedans. Du beau monde, et quelque part un petit peu.、Euh, on boucle、euh, le semestre par un autre projet où il y a beaucoup de c u i v r e parce que les monstres aux plantes, c'est effectivement 6 à 8 cuivres sur scène. Donc、euh, c'était aussi un petit clin d'œil pour boucler la, le semestre dans un, dans un projet tout aussi chaleureux, mais un peu plus porté sur la drum et basse. Ok, très bien. t o u l e u r s attitude d e production, des,、euh, habitués aux fêtes、euh, de Noël, on va dire, puisqu'ils étaient déjà là l'année dernière Et、eh、bien, comme les femmes s'en mêlent, il y a des rendez-vous comme ça qui, qui, dès leur première mise en place,、euh, donnent l'envie et donnent l'envie à tout le monde, du coup, de, de pérenniser un petit peu cette action. Donc,、euh, on a remis le, le couvert cette année, puisqu'un mardi, le premier mardi des vacances,、euh Où on invitera tout le monde à fêter un petit peu en avance Noël au mardi du Grand Marais. Alors, ça, ça sera le mardi 22 décembre. On retourne en arrière au mardi 3 novembre avec ton coup de cœur. Lille, donc ils viennent de Lille, il s'appelle Skip the Use, un extrait tout de suite. L'album va sortir incessamment sur peu et ils seront donc en concert pour une soirée disco-punk avec en première partie les Porca Miseria de Saint-Etienne. Tout de suite, Skip the Use, donc un extrait qui s'appelle Don't Want to Be a Star. Souciant, c'est la jeunesse des Lillois, e s k e e p the h u g h e en concert au Grand Marais. Ça sera donc le mardi 3 novembre avec en première partie un projet intéressant aussi de Saint-Etienne, Porca Miseria. Il nous reste encore une date à évoquer dans ce programme avant de rendre l'antenne du côté de, de Paris. C'est le mardi 15 décembre, un ciné-concert. Cyril, Notre-Dame de Paris en partenariat avec le Fil de Saint-Etienne. Ça fait partie des, des projets pour étoffer aussi la, les rendez-vous que l'on peut donner et des collaborations que, que l'on souhaite mettre en place avec le fil, et, qui est donc la SMAC de, de Saint-Etienne. Ils avaient une envie de travailler avec l'harmonie de Saint-Etienne et ils ont découvert en même temps que la, la cinémathèque de Saint-Etienne était propriétaire des, des droits de la première adaptation cinématographique de Notre-Dame de Paris. Et donc l'idée est venue de, de jongler avec ces, ces deux événements en mettant. Scène une diffusion de, de ce film là, accompagné par 60 à 70 musiciens de l'harmonie de Saint-Etienne et avec quelques arrangements électroacoustiques. Donc, c'est une création. Le projet commence tout juste à Saint-Etienne avec les répétitions. Et donc, on nous a proposé d'accueillir une, une représentation de ce spectacle et nous l'avons accepté avec grand plaisir. Et en plus, ça va être au Tarif Club, le Tarif Club de retour donc cette année. c o m p Le è t m e n tarif le t pour une, une soirée, un concert qui est à 6 euros. On va compléter cette émission et faire un petit clin d'œil aussi aux partenaires hein, évidemment des, des Mardis du Grand Marais.、Euh, Virgin Radio, je crois que c'est bon, on, sait, on a assez parlé de nous.、Euh, le Maillon, comme d'habitude. On est e p a r t i encore. Le Maillon, qui est donc l'antenne régionale du réseau national, le chaînon manquant, Fédération nationale des nouveaux territoires du spectacle, la FNTAV. e n t r e p o t e s Entrepotes, oui, qui c o n c o c t e et qui f a i t découvrir quelquefois des musiciens parisiens des, des légumes qu'ils n'ont jamais vus dans leurs assiettes. D'accord.、Euh, le zèbre étoilé de retour à la buvette Toujours. a Ce qui fait toujours soif hein, quand même au Grand Marais. e、eh、t bien, ça fait partie de, de cet esprit de convivialité de, de pouvoir se dire que le mardi soir, on, on peut trinquer en écoutant de la bonne musique. Ouais, et les artistes sont toujours très bien accueillis du côté des, des Grands Marais. Et c'est notamment, encore une fois, protection judiciaire de la jeunesse, l'Atelier du Goût. Oui, qui reviennent, avec,、euh, pour notre plus grand plaisir. Bon. Lors, il ne nous reste plus qu'à donner tous les détails pratiques pour les auditeurs. Les tarifs, l'ouverture des portes, le site internet, je te laisse faire. C'est toi la reine de la les com. Les tarifs n'ont pas changé depuis l'année dernière. Donc, le tarif plein, c'est 9 euros. Tarif、euh, découverte et tarif jeune étudiant chômeur,、euh, 6 euros. Carte MRA, bienvenue. C'est-à-dire qu'avec le crédit de 30 euros de spectacle vivant, vous pouvez avoir accès à 6 places des mardis du Grand Marais. Tarif jeune pour les 13-15 ans à 3 euros et gratuit pour les moins de 13 ans. Il y a aussi les formules abonnement, donc 5 e u r t a r i f r é d u i t ou plein tarif Et、euh, qu'est-ce que tu voulais d'autre Le site internet. Le site internet, oui. Donc oui. celui de la ville de Riorge, www.riorge.fr, rubrique bouger. Et puis les gens peuvent aller te rendre visite aussi à la Musitech pour écouter des extraits. Voilà, et découvrir les artistes dont on a tout laissé à la Musitech qui se trouve place centrale à Riorge-Centre. Bon, tu vois, je peux faire de la com moi aussi. Voilà,、hein. mais j'ai de venir. C'est sympa. Tu p o u r i l y a moyen d'embauche Non Peut-être Non, on verra plus tard. Les places sont chères. Bon, les places sont chères. En tout cas, Cyril, Laure et Franck aussi, hein, Rosier, merci d'être venus. Ce soir sur le 894 dans la Belle Rock. Merci à toi. On r e merci e aussi Eduardo et Michel du groupe Les Arcandiers qui vont se reposer pour bien avoir la pêche.、Hein. Et l'oncle, on veut que pas de problème gastrique, que tout se passe bien hein, mardi. Hein. Attends, j'ouvre le micro. Eduardo, vas-y, viens dans le micro. Le mot、mais、de la je fin. Je disais qu'on n'était pas vraiment expansif là comme ça, mais on joue un rôle. D'accord, très on bien. On ne p e pas non plus tout dévoiler comme ça. Bon, Et vous ne voyez pas leur visage. On、pense. garde la surprise. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Du coup, on a pris un petit peu de retard. On va quand même se caler une dernière petite nouveauté、euh, sur un label que j'aime bien qui s'appelle Ninja Tune. Nouvel album de King Cannibal. L'album s'appelle Let the Night Row. Et je pense qu'après ça,、euh, vu qu'on va retrouver la scène française, ça risque de faire un petit décalage, mais ce s t pas grave. C'est comme ça, la Belle、robe. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Tout le monde, et、euh, bah donc 18h-20h sur le 89-4 la belle roque comme d'habitude. Ciao tout le monde, ciao ciao ciao ciao. ciao. me. Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.